Avec Lidl, faites du sport maintenant, parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et classe. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du Beauvélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. 15h sur Vivacité. Bon après-midi à tous. C'est l'heure de s'informer. Le retour de l'info avec Marianne Brideau. Bonjour à tous les coureurs du Tour de France dans les Pyrénées. Pour la huitième étape, c'est le français Thibaut Pinault qui est passé en tête au sommet du Tour Malais Samuel Grulois. Le leader de la FDJ, 3 du Tour en 2014, 27ème ce matin au classement général après avoir craqué hier dans l'Aspin. pino donc n'a pas les baissé les armes et comme l'an dernier à l'Alpe d'Huez, il s'est déjà reconcentré sur un nouvel objectif, une victoire d'étape. Et en le voyant sprinter rageusement au sommet du Tourmalet, on se demande même si endosser le maillot à poids de meilleur grimpeur ne serait pas un deuxième objectif pour le Vosgien d'origine, à moins qu'il n'ait été attiré par la prime de 5000 euros promise au premier coureur passant devant la stèle Jacques Godet directeur du tour de 1936 à 1987 Pinault a entamé la descente en compagnie du champion de Pologne Rafael Maïka ils ont été rapidement rejoints par le formidable rouleur qui est Tony Martin les trois hommes viennent de traverser Sainte-Marie de Campan où Eugène Christophe avait réparé en 1913 la fourche de son vélo cassé dans la descente du tour Malais à Sainte-Marie de Campan Pinault Maïka et Martin comptent 2 minutes 35 d'avance sur le peloton des favoris où ne figure plus ni Bali, la Philippe, Galopin, Tegent ni Van Avermatt qui va perdre son maillot jaune. Merci Sam, Samuel Grelois en direct de la route du Tour de France à l'Euro d'athlétisme Amsterdam. Le relais 4x400 mètres est en finale. Dylan Borlet, Robin Van der Benden, Jonathan Borlaer et Julien Watrin ont remporté il y a quelques minutes la deuxième série dans le temps de 3 minutes, 3 secondes, 15, 10e, c'est leur meilleur chrono de la saison. La Belgique qui signe là le quatrième temps des séries, la finale de ce 4x400 mètres aura lieu demain soir. Pourquoi ont-ils Traverser les voies. Cette question tourne en boucle depuis hier soir après le drame qui s'est produit à Aversin près de Ciné. Deux jeunes moniteurs de 17 et 19 ans ont été fauchés par un train. Un choc terrible qui ne leur a laissé aucune chance. Aujourd'hui, l'enquête est en cours et il s'agit de déterminer dans quelles circonstances précises l'accident s'est produit. Un passage piéton souterrain qui se trouve à proximité de l'endroit de l'accident. Ce passage avait été mis en place il y a déjà deux ans par un Frabel. L'organisation Jeunesse et Santé, pour laquelle travaillaient ces deux moniteurs, l'organisation a décidé de maintenir l'ensemble des plaines et des séjours programmés pour ces vacances, à l'exception de celles qui devaient débuter lundi dans la commune d'Aversa. Au sommet de l'OTAN à Varsovie, la Belgique échappe aux remontrances de la part des dirigeants de l'Alliance pour le faible niveau de ses dépenses militaires. Un sujet brûlant alors que les états unis demandent de nouveaux efforts de la part de leurs alliés européens. La Belgique qui vient de libérer plus de 9 milliards d'euros d'investissement militaire sur les 15 prochaines années. 200 millions d'euros immédiatement. De quoi nous rendre crédibles et convaincant, a déclaré Charles Michel, le Premier ministre lors d'un point presse cet après-midi à Varsovie. Et lors de ce sommet également, L'OTAN a décidé de se doter d'une unité pour le partage de renseignements pour mieux affronter notamment les menaces terroristes. Prochain sommet de l'OTAN l'année prochaine à Bruxelles tbf mobile info Antoine Binamès la se calme au poste frontière oui au niveau de la France sur le 19 Bruxelles Valenciennes circulation toujours ralentie on perd encore une vingtaine de minutes mais tout à l'heure on perdait plus d'une heure ça se calme donc et sur le 17 Anvers Lille au niveau du poste frontière de Rekem a priori la situation là est presque revenue à la normale circulation normalisée aussi sur le 313 Liège Anvers au niveau des rentals on n'a plus de problème à ce niveau là c'est fluide des ralentissements par contre à vous signaler sur le 40 ostende Bruxelles entre Zwaynart et Mail vous perdez une De minutes parce que c'est des bandes de circulation qui sont rétrécies. Et une fois sur le ring de Bruxelles, un accident à vous signaler en circulation intérieure, peu avant et saint etienne C'est la bande de droite qui neutralisait des fils depuis McElhane sur 4 km en direction de Waterloo. Vous avez éternué à Rhume Et tiens, c'est y là dans les 30 minutes. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On retourne en région liégeoise pour le beau vélo Travel. Merci euh, Marianne, le, la balade se poursuit pour eux et moi tout simplement profiter du décor et du public qui se masse de plus en plus euh, nombreux ici dans le parc du château. L'info revient dans moins d'une heure. La, la, la. En juillet chez Ego, profitez de soldes jusqu'à moins 60% sur nos cuisines d'exposition. Ego, la cuisine de ma vie. 13h, 17h Le beau vélo Gravel, sur vivacité. Je sais ce que je laisse, c'est à contre-coeur, mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Ce que je plaigne, je vois leur douleur, mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme bon le vie qui s'ouvre la vie, on ne va loin que jusqu'au bout, bien plus qu'à Paris et ma moitié, si je reviens, ce sera debout. Mais La jeunesse est faite d'erreur Qu'on en paye un jour les revers et contrecours Mais à quoi sert qu'on naisse à quoi sert qu'on meure Sans avoir vécu ses rêves Même les plus avec de mes propres ailes sur Vivacité. Vous êtes reparti normalement. Le plus dur à mon avis reste à venir. Comment ça se passe oui. Adrien Ça se passe plutôt bien. On est à or le Romain. On et alors on... Oui, et on passe à l'instant même devant la salle des rouges. Les rouges ah Bon, évidemment, hein. R O U C H E S, ça veut dire rouge en liégeois, Saint-Martin-Charlier. Exactement, hein, rouge. Euh, il faut, il faut avoir fait traduction hein, pour pouvoir passer du liégeois au français en permanence. D'accord. Vous pouvez nous refaire votre cri de guerre celui de Kiki l'innocent. Oui, hein. <rire> voilà. <rire> ça, jamais eu besoin d'en acheter, moi. <rire> Tout ça en pédalant, ben vous ne manquez pas d'air, C'est magnifique. Euh, Olivier, nous sommes dans une région riche de, de traditions. Il y a des moulins aussi. J'ai tendance à dire qu'on faisait tout de temps parce Qui entraînait oui. ces moulins à l'époque Nous sommes en train de longer dans, dans la vallée de, de l'Az un ruisseau qui ça s'écrit A a Z. C'est un petit ruisseau qui prend sa, sa source à Hermé, qui se jette à viser dans la Meuse. Un petit ruisseau, mais qui en enfin, fait qui est suffisamment puissant que pour euh, alimenter plein de moulins. Et alors les gens de en ils avaient un surnom aussi. Ah oui. Alors en Wallon, on les appelle les Croiti. Alors ça veut dire quoi les Croiti c'est les gens, oh, c'est du Wallon de liège bien entendu. et bien, ce sont les gens qui travaillent dans la craie, qui travaillent dans les, les extractions de craie. Et parce qu'il y a des trous partout. Alors ça, on on Il y a des mines de craie, c'est pas des mines, en fait, c'est des carrières de craie. Et alors, euh, bah, tout le village est entouré de, de carrières qui sont maintenant... Euh, euh, on ne les, les exploite on, plus. Quoi. On les exploite non, plus, sure. sauf une à sauf occasion je connais bien le village aussi pour son, sa fameuse fanfare bandas, parce qu'il y a une vraie tradition de fanfare bandas. Il y a les Umpapaben du côté de Visée. Il y a ici les, la, la, la Bandeur. La Bandeur, parce exactement. À l'époque, il y avait un festival à Dalem qui a fait que on avait un peu... La, un peu comme on l'a fait avec la ferme d'Artagnan tout à l'heure, entre la Gascogne et la région d'Oupey, avait aussi un lien par la musique à l'époque. Oui, alors c'est une, une, une très bonne bandasse puisqu'ils ont, ils ont gagné le, le festival international de bandasse de Condon. en ouais, France. dans le Gers, justement. Condons, exactement. Voilà, et euh, bah, on avait euh, déjà, on a déjà eu à deux occasions, Adrien, euh, le son de ces fameux bandas. tout à l'heure avec euh, les macrales au départ, et puis aussi euh, à la, avec le, le Zen Band à la Altravito. Absolument, nous sommes rue de Houtin, en sortant maintenant du village d'Or le Romain, Sylvie, en direction d'Outin, célèbre pour ses chapeliers, ses beaux ouais. chapeaux portés entre autres par Maurice chevalier. chevalier, absolument Absolument, et c'est vrai qu'on fait la fête au chapeau ici, on fait la fête tout simplement et tout court à Oupay, parce que j'ai à côté de moi le président d'Oupay en fête Cédric Bayard, avec cette SBL Oupay en fête créée en 2007 qui organise une grande fête, Cédric oui, à partir exact. du 29 septembre, tout que va-t-il se passer ah Ben voilà, La fête, en fait, c'est quatre jours, le premier jour le jeudi 29, nous avons le warm-up Donc euh, une ambiance bandas où on accueille euh, les comités voisins, les sympathisants pour démarrer la fête. Le vendredi 30 septembre, nous avons notre soirée concert, tribute. Nous avons euh, des reprises de cranberries, Coldplay, In Excess ou Balavoine. Oui. Et puis alors ça se poursuit le week-end, le samedi, le samedi après-midi avec les Highland Games, qui sont des célèbres jeux écossais, uniques euh, dans la région et uniques en Wallonie surtout où de, des groupes d'hommes de comme femmes viennent un peu se tester, au tir à la corde, euh, aux portées de barils. Euh, Il voilà, y a toute une après-midi sur la place Joyba euh, où là on voit vraiment la force et le mental des gens euh, à toute épreuve. Et alors enfin, le dimanche 2 octobre, nous avons le folklore local, le réveil au tambour. Ça C'est euh, un folklore qui est vraiment ancré dans les mentalités ici en, en région d'Oupey. Et puis à leur après-midi, place aux enfants avec euh, le spectacle de magie De Alex Rogan pas de vélo. On n'aura pas de place pour le vélo. Non, pardon. pas de vélo, mais bon, voilà. Il y en a pour tous les goûts, mais pour oui. tous les styles, mais pas de vélo, non. Mais voilà pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, qui ne sont pas venus peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de faire du vélo aujourd'hui. Ils pourront revenir donc du 29 septembre au 2 octobre place Jean Hubin à Oupéy avec euh, ce comité de fête. Oupéy en fête. Oupéy en voilà. fête. Ça, voilà. ça dit bien ce que ça veut dire. Voilà, hein. voilà, dans tout son sens, dans, ah. tout ce, dans tout son terme. Oupéy en fête. Et à mon fête, avis, oui. si tous les membres du comité sont comme vous, vous n'êtes pas en reste. Bon, ça me fait bon, plaisir. Cédric. Je vous remercie. Je vois Ça, tout simplement, à votre sourire. Voilà, vous payez en fait, notez-le bien, du 29 septembre au 2 octobre. Musique, dans quelques instants, sur Viva. Et c'est même tout de suite avec Yael Naïm que voici. Bon après-midi, quoi que vous fassiez, et j'espère que vous profitez du soleil aussi. So wrong, this is a happy end. Come and give me your hand, I'll take you far away. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and love feel finding myself making every possible stay s'inscrit aussi dans la programmation musicale de cet après-midi en direct d'Oupay avec pas mal d'animations sous le soleil. Ici autour de nous, il y a notamment cette tyrolienne de la tour du château vers le parc. Il y a ce village pour enfants, ce Kids Village qui est organisé chaque semaine avec des animations. oh C'est pour les enfants mais je pense que les grands prennent aussi beaucoup de plaisir. Les grands qui sont, qui sont sollicités par la société Wallonne des Eaux qui organise aussi le duel du flotteur. Il faut mettre des pièces une par une jusqu'à ce que ça coule et celui qui fait couler évidemment le petit pot rempli de pièces a perdu et n'a pas gagné non non et puis il y a aussi les animations Lidl chaque semaine vous pouvez déguster de bons produits frais de bons purs jus frais et vous pourrez aussi tenter votre chance à la roue pour essayer de remporter votre caddie gratuit 50 euros qui vous attendent alors on m'a dit on m'a dit qu'il y avait 6 chèques qui avaient été remportés la semaine dernière 7 la semaine d'avant et ce midi il n'y avait encore aucun chèque distribué donc tout restait à faire cet après-midi Sébastien Baker dans quelques instants, qu'on saluera ici en direct en studio depuis le cœur du château d'Oupey. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. La chimée dorée, caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876.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 Soldes montrent chez Décorama. De moins 20, moins 50% sur des milliers d'articles signalés par étiquette. Papier peint, peinture, tenture, vinyle, parquet, déco, mobilier et luminaire. Decorama, ça ce sont des soldes. Votre magasin le plus proche sur Decorama.be. Actuellement, un stratifié 8 mm à moins 50%, soit 10,95€ le mètre carré. Oh oh oh. Je suis en train de découvrir les conditions soldes des meubles rigauds à viser Et je peux vous dire que ce ne sont pas les petites remises qu'ils vous préparent Meubles rigauds Ah non, désolé, je peux pas vous en dire plus à la radio Mais si vous passez à viser, vous saurez tout hmm soldes chez Plumard. Plumar. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit Plumar.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 Ah oh quoi De oh, debout vite, euh, Planète Littrie Planète Littrie Bien dormir, c'est capitale. Planète Litry, chaussée romaine à Warham. Planète Littrie la viva, viva, viva, vivacité. Le beau vélo de Ravel. Vivacité en direct paye avec du beau monde. Excusez-moi, hein Bon monde, c'est pas vous, hein, Bastien si c'est vous aussi c'est vrai merci vous allez bien bien et toi ouais super quand quelqu'un euh, comme ça s'intéresse autant à la notion du temps qui passe j'ai vu ça hein, par rapport aux au thématiques des chansons de l'album on n'a pas le, trop, le, le temps trop long ici cet après-midi Bastienne non le temps est bon le temps est agréable <rire> il fait beau les gens s'amusent euh, non le, le temps est bon Le ouais. temps est bon. on a le temps de, de le savourer et toutes celles-là sont venues pour toi hein oui oui elles, ça, sont, elles sont charmantes et, et ravissantes bon c'est vrai qu'il y a une vraie histoire d'amour avec la Belgique la, la région liégeoise bon voilà tu la connaissais déjà hein, de toute façon. bah Oui, j'ai passé quand même pas mal de temps ici, euh, surtout euh, en marge de l'émission euh, The Voice, Bien quand j'étais juriste il y a quoi, de deux ans, trois ans maintenant. Ouais. Euh, une super expérience. Donc, oui, j'ai plein d'amis, plein, plein de lieux, plein, plein de restaurants euh, euh, auxquels j'aime <rire> retourner. Quoi. Et la question qu'on te pose toujours, euh, c'est est-ce que tu gardes des liens Bon, je sais qu'il y a un vrai lien avec BJ Scott, puisqu'il y a une collaboration aussi sur l'album. Exactement, sur une chanson qui s'appelle 2,000 Years, qui est une chanson qu'on avait d'ailleurs écrite pendant euh, The Voice, parce qu'on était BJ et moi, Moi, euh, fervent, euh, euh, jammer. C'est vrai qu'après chaque prime, on était un peu les deux derniers à rester debout et autour des guitares, à, à écrire des chansons, à jouer des classiques. Et je suis super content d'avoir pu faire cette collaboration avec elle. C'est une chanson que j'adore, que j'adore jouer sur scène. Et euh, je suis en train d'essayer de la convaincre de me rejoindre sur scène, ah. euh, notamment le 8 octobre <rire> prochain euh, à La Madeleine. Ce serait une belle surprise si elle pouvait venir. On est en train d'essayer de, de faire ça. Pour aujourd'hui, c'est foutu. Elle sera là. Pour aujourd'hui, elle ne sera pas là. là. là. C'est justement une, une chanson qui parle de la, la relation au temps. Tu as une chanson un peu plus engagés aussi par rapport à Charlie Hebdo aux attentats Oui c'est une chanson qui s'appelle Charlie from Sydney mmh. alors c'est une, une chanson qui on m'a fait remarquer ça c'est un journaliste qui m'a fait remarquer ça je lui ai été euh, très reconnaissant c'était la première fois en fait que j'écrivais une chanson d'actualité mmh. euh, tout simplement euh, c'est une chanson qui, voilà, qui parle des deux événements tragiques euh, qui avaient un petit peu c'est dur de le dire comme ça mais qui avaient un peu lancé la série d'attentats qui, mmh. qui se sont suivis euh, dans l'année écoulée le premier à Sydney dans le café Lind et puis le second effectivement à Charlie Hebdo parce que voilà c'est je veux dire, il n'y a pas d'idéologie de, y derrière, il n'y a, de, y a, y a aucune euh, revendication, si ce n'est la, la haine gratuite et, et, la, et la bêtise. Et, et du coup, voilà, ça parle de ces gens qui se sont trouvés au mauvais moment, au mauvais endroit, en fait. Et il y a un côté super euh, fataliste là-dedans parce que chaque fois que ces événements se sont passés, Moi, au contraire, j'étais en train de passer un super moment. Quoi. Ouais. Une fois, j'étais euh, à Las Vegas, et puis la fois d'après, j'étais, euh, j'étais en Islande. Euh, et c'est vrai, quoi, voilà, de, de regarder ces, ces choses à la télé euh, et de, de penser à, euh, à toutes les familles, à, à tous ces gens qui sont touchés, c'était quelque chose ouais. de très dur pour pour moi. Et du coup, voilà, c'est vrai que à ce moment-là, est né Charlie from Sydney. C'est ça. On oublie un peu tout ça, évidemment, dans cet événement populaire ici, en plein soleil, on va dire, hein, du beau vélo de, de, de Ravel. Enregistré à New York, ton album Mixé à New York, mixé, oui, pardon, ouais. mais, mixé. Mais, le, mais le mix représente quand même la, la partie, peut-être pour moi, la plus importante, parce que si tu, tu peux avoir le meilleur enregistrement du monde, si le mix n'est pas bon, <rire> euh, bah, rien, de, rien du travail euh, qui, qui a précédé ça euh, ne ressortira. Donc le mix, j'ai la chance de travailler avec quelqu'un de très talentueux qui s'appelle Marc Platy, oui. qui était notre notamment bassiste, guitariste pour David Bowie eh oui, pendant, pendant des ça. années ouais, ouais. Euh, et qui est quelqu'un de, de formidable qui va dans le, dans le détail et, et, et en finesse euh, notamment une chanson comme Charlie from Sydney c'est quelqu'un mm -hmm. il, il, il a magnifié cette, cette chanson à, à mon goût euh, donc voilà c'est voilà c'est les avantages de, de, mm -hmm. de connaître du monde de voyager de chaque, chaque jour agrandir son cercle de, de connaissances c'est de pouvoir euh, et travailler avec des gens de cette trempe. Bon, une découverte donc tout à l'heure sur scène, une découverte surtout en septembre, puisque l'album sort chez nous. En Suisse, il mm, mm, mm, y a déjà un petit avantage. L'album oh, est déjà sorti oui. en Suisse, <rire> euh, au Canada aussi, mais c'est vrai ouais. qu'on fait une sortie européenne en septembre, uh -huh. incluant bien sûr la Belgique, qui est, je le répèterai chaque fois, le pays peut-être où on aime le, le plus se produire, parce que chaque fois, c'est merveilleux, le, le, la réception du public, le... Tout, tout ce qui se passe ici ah. est chaque fois euh, juste des bons souvenirs donc bah, que ce soit moi ou mon équipe on est chaque fois euh, très euh, ah. euh, content enfin je, je cherche un mot pour grateful mais on est très <rire> reconnaissant on est très reconnaissant reconnaissant. Voilà. reconnaissant et on est très bienveillant envers toi aussi Bastien c'est vrai que tu es un peu l'enfant chéri hein, depuis, euh, depuis euh, ta, ta relation avec The Voice et qu'on qu tient à maintenir ce lien donc c'est pour ça que tu as toujours une place privilégiée bon on est en Suisse avec toi on était à New York avec le mix on est à Oupay et on part en France tiens Tour de France 2016 Ce samedi 9 juillet, 8 e étape 184 km en montagne entre Pau et Bannière de Luchon Samuel Grulois c'est à vous de nous donner des, des nouvelles du Tour donc en ce moment précis À 67 km de l'arrivée, Sylvine, le tour Tourmalet derrière nous mais les coureurs n'ont droit à aucun temps mort ce samedi avec dans les 100 derniers kilomètres 4 descentes de col et 3 ascensions. Très peu de moments de récupération car très peu de vallées entre les difficultés. Nous sommes d'ailleurs déjà dans la deuxième ascension du jour, le col de deuxième catégorie de la Ourquette dans 6 ans, monté pour la troisième fois seulement dans l'histoire du Tour mais par un versant inédit, plus difficile, aux routes plus étroites, 8 km. 200 à 5% d'éclivité moyenne. Un col qui mériterait sans doute d'être classé première catégorie. Un col abordé en tête par trois hommes. Rafal Maïka déjà vainqueur de trois étapes sur la grande boucle. Thibaut Pinot vainqueur de deux étapes et l'invité surprise Tony Martin, lauréat lui de cinq étapes. Il y a donc devant une fameuse dose de talent et d'expérience les principaux favoris sont annoncés à 1 minute 40 des favoris qui n'ont pas encore déclenché la grande bagarre. Mais en ont-ils vraiment L'intention, c'est la question que Jérôme Elgers a posée au manager de l'équipe Sky, Dave Brestford. Merci Samuel, merci beaucoup, on vous retrouve tout à l'heure bien sûr, dans le prochain Flash ça veut dire à 16h en direct à Dupay avec nos showcase qui se prépare avec le soutien de Joker Plus, vous l'avez entendu donc Bastian Baker, le groupe Delta et puis la bande à Lolo qui seront là pour mettre le feu ici, même s'il y a déjà pas mal d'ambiance et de chaleur ça c'est clair, avec la météo qui est là depuis ce matin The Prick sur Vivacité alors que euh, la fête bat son plein mais quand je parle de fête je parle de, de, de, de vous et sur vos vélos apparemment je viens juste d'entendre euh, Olivier dire que j'allais que, que vous alliez déguster mais j'ai ab absolument pas entendu le reste ah, Adrien ben, oui. parce que je sais que euh, vous euh, allez si. parler de vin mais pas que Oui, parce qu'il y a des coteaux, effectivement, euh, qu'on est en train d'escalader. Un petit commentaire en direct de Martin Charlier. Et je ne saurais pas parler et pédaler en même temps pour elle. C'est le mot ventou ici. C'est vrai que c'est pire. pire. Martin, moi je me régale depuis le début d'émission oui. avec les accents du coin Oui, exactement. Et parce qu'ici j'ai cru percevoir des, des nuances entre l'accent de Liège et celui de Herve. C'est quoi la différence mais Par exemple, à Herve, tu vois tous les noms qui viennent de l'italien qui se terminent par O, on dit O et c'est ridicule. Donc c'est par exemple Bruno, comment vas-tu Bruno Et Angelo, on va trop cadero. Tu vois, c'est horrible. D'accord. Et, et à Herve Ah ben non, ça c'est à Herve. Ah d'accord. Non, à Liège il ne faut pas ça. Mais... Allez, c'est simplement la en ici, tu vois, va plus chercher de boulet gros, tu prends pas c'est plus violent. Alors moi j'ai quelqu'un qui prend très bien l'accent d'Aubel, ah. mais, mais il ne doit pas se forcer. Il le fait au naturel. C'est Francis Sylvain. Francis, on est ici sur une ancienne ligne vicinale. Oui, sur l'ancienne ligne 581, et c'était l'accent pour toi, puisqu'elle reliait auparavant. <rire> de 1910 à 1959, Genk à et tous les ouvriers. Euh, les bourgeois ralliaient alors les charbonnages et les entreprises sidérurgiques de la vallée de la Meuse. D'accord. Alors, il faut des côtes, hein, Olivier, pour planter des, des vignes, pour l'exposition oui. au soleil. Et il y a ici à Oupay plus de pieds de vigne que d'habitants. Ah. Pratiquement. Et d'ailleurs, ça, on le doit surtout à la coopérative des, des vins de Liège. Bernard, on est passé à côté de leur chez Oui, absolument. Il y a Un chais flambant neuf oui. que nous envie le bordelais, la Bourgogne. Hein. Qui a été inauguré en... l'année passée en mai 2015. Et alors, à cette occasion-là, d'ailleurs, on a vendu, déjà pratiquement toute la production de, de la, la récolte 2014 c'était les 25 000 bouteilles voilà, et bon c'est les coopérateurs la première cuvée, ce sont les coopérateurs qui ont mis ça. un peu d'argent au bassinet Exactement, euh, voilà. qui ont pu se partager ces bouteilles mais maintenant pour les autres millésimes ils vont commencer à être commercialisés ces vins oui, ben, ils espèrent d'ailleurs euh, jusqu'à monter jusqu'à 100 000 bouteilles c'est le but qu qu'il qui a cherché il y aura du vin, vin blanc Alors, 10 hectares sur la commune d'Oupey, et est... à le romain 2 hectares ah, partir le bassin Dans le village des donc à la limite de la région flamande, oui. sur les coteaux, là aussi, et on l'a remarqué par notre souffle, les coteaux qui sont bien exposés idéalement en fait. Et on se rappelle qu'il y avait une, traduction, une tradition vinicole dans la région liégeoise qui a été oubliée pendant des décennies et qui revient maintenant. Hein. Oui, d'ailleurs, il y a encore dans la commune de y un village qui s'appelle Vivnis qui est une, une, une des de, de, de, de la vigne, quoi. C un, un endroit planté de vignes, quoi. Vivnis. voilà, bah, ça nous ramène à des temps où Les, des, pratiquement des, des siècles en arrière où on connaissait le vin à Liège, heureusement on y revient, et cette fois avec euh, de la, la qualité, vous avez parlé de, de vin blanc, il y aura d'autres euh, vins aussi Oui, euh, il ouais, y, y, y, y, y a du vin blanc, et alors il y aura aussi comme c'est pas de, du, du Pinotin, avec lequel on va faire un vin rouge. Et il est excellent, je vous le dis, in velo veritas. Absolument. Vérité. Ce vin, <rire> mes chers amis. On aura bien besoin d'un vin Il est délicieux, il me fait penser un petit peu au Pinot du, ouais, du Val-du-Loire, bien frais, comme ça il est, il est savoureux, et on mon amie Sylvie, je dis ça pour motiver les troupes derrière oui. nous, oui. bien oui. au frais pour l'arrivée au village du Beauvais de Dravet, là où on paye ah bah Ça me rappelle le saumur qu'on a, euh, a évoqué ce matin, vous voyez comme quoi il y a des liens à tous les étages ce matin dans la cuisine on était aussi sur un rouge frais Sylvie, ça me donne soif en parlant de ça <rire> Vous avez quand même parlé depuis le début de la balade de beaucoup de dégustations je dis y ça je dis rien, et beaucoup on de produits est dans de dans gros. une journée gourmand, dans une voilà, gourmande, dans une maison gourmande De toute façon et c'est ça que je, je, je reviens souvent avec ça, tous ces stands qui nous entourent et qui sont vraiment vraiment, euh, qui proposent vraiment des, des, des produits du terroir et je pense que beaucoup de, de nos ravelistes et de nos auditeurs présents repartiront avec euh, des produits du cru. Allez, respirez, respirez, c'est bientôt fini la balade de ces 29 km. On vous proposait aussi cette boucle adepse de 13 km et c'est comme ça chaque été. Si vous ne vous sentez pas capable de faire cette longue balade, d'autant que parfois elle est plus difficile parce que euh, plus vallonnée, eh bien vous pouvez faire la petite balade. Voilà, on retire une fierté pouvoir participer à l'ensemble de nos animations. C'est euh, le groupe Les Souliers Rouges avec euh, Marc Lavoie notamment qui s'installe dans la programmation de cet après-midi. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec NJ Electrabel. Vivacité et a 2 présente le meeting international d'athlétisme de la province de Liège, de l'athlétisme de haut niveau à nemet le mercredi 13 juillet à 20h.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 Décor Center, c'est tout ce dont vous avez besoin, car 40 ans d'écoute et de service inégalable, ça ne se remplace pas. Décor Center, boulevard de fromont à côté de Carglass. Vivacité, la une présente, une princesse, une fée, attention à la sorcière, elle va nous empêcher de retrouver le dragon, c'est magique le labyrinthe d'Urbouy. Princesse ou chevalier, venez vivre une aventure extraordinaire dans le labyrinthe de maïs géant de Barbeau d'Urbuis. Préparez votre parcours magique sur lelabyrinthe.be. Fanny? Oui, monsieur. Pourriez-vous appeler Converte, notre agence intérim? À quel sujet? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier. Et justement. Appelez Converte. Ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Converte, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Converte avec un cas, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Jusqu'à 17h, le beau vélo de Ravel. Vivre, ne pas vivre, vivre son rêve. Abandonner à l'infini. Vivre n'a pas vivre pour la gloire, pour les sous, pour un rêve devenu fou. Faut-il -y, y aller à genoux? Vivre ne pas vivre pour cette passion qui me dévore où l'on peut voir passer la mort puisqu'elle fait partie. face à soi-même ne être fort être trop être encore face à soi-même être muet être trop bon être trop face à soi-même ne pas vivre. un jour une nuit être en vie, face à soi-même pour ne pas vivre sans arrêt, toujours. Mais y'a rien qui tue. Vivre ne pas Le paradis, un seul enfer. Est-ce la paix, est-ce la guerre? La vie vaut-elle une carrière? Et tout Être seul, être là, être enfin, face à soi-même. Être fort, être fun, être encore face à soi-même. Être nu, être beau, être beau face à soi-même. Être un jour, une nuit, être en vie face à soi-même. Derrière euh, cette appellation, Marc Lavoine notamment. Ils seront en concert avec Vivacité dans le cadre des francopholies de spa du 20 au 23 juillet. Réservez vos places sur rtbf.be slash ticket. Vivre ou ne pas vivre. Vivre le Tour, Tour, Tour de... de France en direct dans cette émission. Tour de France 2016. Ce samedi 9 juillet, 8e étape. 184 km en montagne, entre Pau et bannière de luchon. Voilà, comme ça on reprécise un petit peu le parcours de cette huitième étape. Mon cher Samuel Grulois, le trio de tête est passé au-dessus du deuxième col du jour, donc ça c'est fait. Voilà ma chère Sylvie Honoré Ce trio tête est composé de Tony Martin Tippo Pino, Rafale Michael ils les sont passés il y a quelques instants au sommet de la Ourquette dans 6 ans deuxième des quatre cols du jour c'est le français Pino qui a pris les cinq points du classement de la montagne ce qui fait de lui le virtuel maillot à poids du tour maillot que perdra ce soir cet officiel le belge Thomas de Ghent le groupe des favoris Froome, Quintana Contador et consort a franchi le sommet avec 1 minute 27 de retard des favoris comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'ont pas encore déclenché la grande bagarre alors que nous avons passé évidemment plus de la moitié de cette étape déjà. Mais en ont-ils vraiment l'attention On va entendre la réponse du manager de l'équipe Sky, l'équipe de Christopher Froome. Il s'appelle Dave Brasford. Je pense que ce serait maintenant, le, le course n'est pas vraiment lancé entre le grand, grand favoris. C'est clair qu'aujourd'hui et surtout demain, sont deux journées difficiles quand on le met ensemble. Toutes les premières journées dans le grand montagne, il faut être attentif, il faut être prêt et maintenant il faut être prêt pour la bagarre. Nous, on va sortir ce matin, on va commencer avec cette attitude et je pense que tout le monde a rendu compte que euh, la dernière semaine de cette, euh, cette Tour de France est très, très difficile. Ça, il faut, il faut le prendre euh, en compte aussi. Interview signé Jérôme Elguer, c'est Dave Brestford, le boss des Sky, les Sky qui donnent la cadence en ce moment en tête du groupe des favoris. Nibali, Alaphilippe, Franck, Villermoz, Galopin, Moreno, De Ghent, Navarro et le maillot jaune, Greg Van Avermaet, sont lâchés, Sylvie Merci beaucoup Samuel. On vous retrouve évidemment tout à l'heure en direct à partir de 16h et puis dans l'émission qui va suivre aussi. Alors nos partenaires ici dans le village, dans ce village, que ce soit ici à UPAY, que ce soit dans tous les villages qui vont, qui vont se succéder lors de cet été 2016 et on espère qu'il sera aussi ensoleillé qu'ici. Il y a des partenaires évidemment très importants qui nous suivent depuis tellement longtemps. Quand je lis 10 ans de partenariat avec le beau vélo de Ravel, je je pense évidemment à NJ Electrabel. Serge Dobby, vous représentez NJ Electrabel, vous êtes responsable de la communication. Dix ans Vous êtes sûr Vous les avez compté ces années qu'on a passées ensemble ah mais Quand on s'amuse, on ne compte <rire> jamais, compte <pas>. évidemment. <rire> Donc euh, oui, c'est dix ans de, de partenariat vraiment intéressants qui qui, sur lequel pas mal de choses se sont passées au fur et à mesure. Je crois que tout le monde a évolué et c'est ce qu'on a eu le plaisir de faire jusqu'à présent et on compte continuer pour le moment. Entre les animations d'il y a dix ans et aujourd'hui, les animations beaucoup plus virtuelles, parce que c'est vrai qu'on est, on est vraiment dans, dans des animations propres des, des, des grands parcs d'attractions, il y a eu une belle évolution de votre part Oui tout à fait, mais par exemple c'est vrai que pour le moment sur le stand vous pouvez vivre une visite virtuelle de la, de la maison Electrabel, donc une visite virtuelle à 360 degrés comme si vous y étiez, alors on rentre dans la salle de bain on rentre dans la cuisine, on rentre dans la salle, dans la salle à manger on rentre un peu partout et on visite vraiment cette, cette maison comme on peut le faire à, à plusieurs endroits par un site internet, mais là on le fait avec des lunettes selon la logique virtuelle et on, on va tout à fait faire cette visite extraordinaire. Mais pour faire prendre conscience de quoi De notre consommation pièce par pièce <rire> Alors la consommation, fatalement, est un, est un des éléments essentiels. Euh, plutôt que d'acheter acheter son énergie moins chère, il est toujours intéressant de ne pas la consommer, parce que le kilowatt mmh. le moins cher restera immanquablement celui qui n'est pas consommé. Ouais, Et c'est ce sur quoi on essaye d'aider les gens. Oui, évidemment, c'est tout ce qui est économie d'énergie, euh, à tout niveau, que ce soit dans la lumière, que ce soit dans le chauffage, que ce soit dans un, une multitude de choses. C'est vraiment la, la, la raison d'être d'Electrabel Energy pour le moment. Donc c'est ça, Qui, qui attire le, le, le plus les, les les personnes qui viennent vous voir dans votre stand ou il y a d'autres choses alors il y a évidemment cet attrait de l'inconnu parce que cette maison virtuelle et à oui. 300 degrés enfin, ça intéresse puis il y a aussi des gens qui viennent chercher des vélos électriques parce que alors tant qu'à faire du vélo autant que le vélo soit électrique ah chez bah, nous oui, c'était assez logique non. et donc il y a des gens qui viennent chercher des vélos électriques et puis il y a des gens qui viennent simplement voir euh, Electrabel NG, Energy et voir Trabel sous un autre angle que ce qu'on voit d'habitude ou parfois ce qu'on entend dans la presse et c'est donc intéressant mais oui parce que c'est vrai que, que c'est toujours bien de... Que vous soyez là dans une manifestation populaire comme celle-là parce que quelque part on associe un peu votre nom à facture, vous voyez donc c'est histoire simplement de dire que il n'y a pas que ça quoi chez, chez vous chez LG Electrabel, et qu'il y, qu y a moyen en effet de, de prendre du bon temps ici en étant un peu touriste dans un événement comme celui-ci pour venir chercher des informations quoi. Oui, alors comme vous venez de le dire, la seule chose dont on vient <rire> pas parler c'est la facture et oui, je comptais pas en parler parce que ce n'était pas le but, mais donc c'est vraiment, vraiment, vraiment ça et c'est vraiment important parce que qu'on accompagne nos clients, on accompagne les gens au maximum dans une multitude de choses. Alors, malheureusement, ce qui ressort souvent, c'est la problématique des factures et autres, mais, mais c'est surtout la, la logique de l'économie oui. d'énergie et je, on n'insistera jamais assez. Oui. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'est vraiment bizarre que, alors que vous vendez ce produit, vous vantez aussi le fait de l'économiser. On ne doit pas être Très nombreux dans les fournisseurs à faire ça. Je ne parle pas de l'énergie, je parle de tous fournisseurs ah, ah, confondu Mais c'est essentiel, c'est essentiel pour la planète, c'est essentiel pour un tas de choses. Et donc c'est essentiel pour les gens. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Regardez pas trop les prises de courant ici qui sont encombrées, d'accord Faites un peu, fermez les yeux, fermez les yeux, parce que quand vous parlez de consommation d'énergie, ben voilà, on est quand même. Bon, c'est un studio qu'on doit alimenter, euh, bien entendu. Et jusqu'ici, pas de panne de courant, non, ah, aucune panne. Peut-être qu'une bonne logique pour les <rire> années prochaines, ce serait de pédaler pour avoir du courant, voyez-vous Des, des amateurs attendez, mais je suis certain que vous allez en trouver attendez 10 ans de partenariat on va pas s'arrêter en si bon chemin donc <rire> ça, ça veut dire que ce que vous venez de dire à mon avis va peut-être être exploité en effet ce serait vraiment bien on en reparlera alors et pourquoi <rire> pas pourquoi pas de pédaler pour fournir toute l'électricité en effet euh, euh, dont un village comme celui-ci a, a besoin merci Serge Dauby je rappelle que vous êtes responsable de communication allez on continue avec euh, nos nos nos ravelistes voilà nos ravelistes qui vont bientôt euh, revenir emmenés par Adrien et Olivier euh, quelques instants, on aura leurs premières impressions juste après Peter Gabriel en, euh, en studio quelque part avec nous, dans les oreilles C ça s'inscrit aussi dans la programmation musicale de cet après-midi. Excellent samedi à tous et profitez bien du soleil et encore plus demain c'est ce qu'on nous annonce et on l'espère on croise les doigts up on Hill, I could see the city light Wind was blowing, time stood still des années 70. Peter Gabriel sur Vivacité dans cette émission en direct de Oupey le beau vélo de Ravel qui, euh, qui fait venir encore des personnes qui viennent pour la première fois, on est toujours étonné Adrien oui. mais c'est vrai qu'on prend le temps d'expliquer un peu aux personnes comment ça se passe et que nous n'en sommes qu'à la troisième étape et qu'il reste tellement tellement encore de lieux à découvrir avec toute l'équipe Oui c'est vrai que c'est sympa de voir à la fois les vieux habitués puis les petits nouveaux qui découvrent. Martin Charlier par exemple c'était votre premier beau vélo de Ravel Mon premier officiel J'avais déjà participé à Rochefort il y a 3-4 ans Mais c'était hors saison Et puis surtout c'était beaucoup plus simple On m'avait caché qu'il y avait des côtes Et c'était la petite bière à Rochefort Là, Et Ici vous voyez ce qu'on vous oui, sait Ici c'est de la Cursus carrément hein. Donc ah. ça c'est parfait ça. Ah oui parce qu'on est dans la cour du château Cursus ah, bon, voilà. Le château d'Oupay avec euh, Mike qui est le, le brasseur Alors Cursus c'est quoi C'est juste une bière de, de pour, pour faire bien à côté du château c'est vraiment une bière ici à liège C'est une bière vraiment locale On est à moins de 10 km de la brasserie On est en place centre-ville de burine et en plus le château a été construit par Cursus. donc on est vraiment chez nous est on est dans les jardins de la maison et tu fais du bon boulot hein, parce qu'elle est délicieuse hein. Alors, pour être honnête c'est pas moi qui la brasse moi je oh, suis oh, juste oh, ici oh. pour la présenter j'ai de beau côté des choses et juste pour m'amuser avec vous oui alors euh, on est chez nous ça fait penser un peu aux supporters quoi ça on est chez nous ça c'est ce qu'on dit avec le standard partout on va parce qu'on met plus d'ambiance <rire> surtout quand on rentre de deur on sent bien qu'on est chez nous oui, oui. c'est ça qui est bien en tout cas vous étiez chez vous sur ce beau vélo oui. euh, martin charlier un vrai plaisir d'avoir partagé ces moments de complicité euh, cyclo euh, avec vous. Tout à fait, c'est un plaisir partagé. D'ailleurs on remettra ça. Euh. Bon maintenant je vais mettre un peu pour récupérer, hein. je vais avoir mal mes jambes, comme on dit. Hein. Ça c'est encore une belle expression de j'ai mal mes jambes. J'ai mou mes jambes. Oh, j'ai mou mes jambes. J'ai mou mes jambes. Mais c'était non, c'était très chouette, puis j'ai pu m'aérer comme ça. Oui, oui. Et puis voilà. Sortir un peu des stades et, oui, voilà. et, et des studios. Vous serez demain sur voilà. le plateau de Bleu Blanc Mag. Voilà. Un, un petit pronostic pour euh, la finale de l'Euro 2016 la France face au Portugal euh je dirais un match acheté euh, pas par la France ni par le Portugal un match acheté par la fenêtre c'est tout <rire> parce que les Belges y sont pas voilà c'est ça et puis de toute façon moi devoir assister à la victoire de la France je ne saurais pas je ne saurais pas ça d'accord mais, mais il est pas impossible que les Portugais gagnent peut-être que je crois de... que c'est quand même presque impossible hein. mais euh, non allez ce serait quand même bien je serais quand même derrière les Portugais c'est vrai en plus ils sont en rouge aussi donc ça tombe d'accord et on salue Rodrigo Benkens au évidemment hein, Rodrigo <rire> si tu nous regardes <rire> Olivier Col vous êtes vous aussi Arriver sur ce village cette pelouse magnifique baignée de soleil ici au pied du château C'est carrément un amphithéâtre hein. Ouais, ouais, quel beau on, on a des, ouais, des, des, gradins. des voilà un vrai gradin qui amène vers cette scène où il y aura les showcase Joker Plus euh, tout à l'heure Bastian Baker qu'on a entendu euh, évidemment il y aura euh, les, euh, les héros locaux aussi hein, la, la bande à Lolo. ils sont de payent et vont se produire à paye aujourd'hui moi j'ai changé de breuvage alors on sait que la bière euh, Cursus dont vous venez de parler est faite à base d'eau et bien justement moi j'ai chercher la matière première La flotte, la bonne flotte de chez nous, euh, distribuée par la SWDE qui est également partenaire du Beau Vélo. Je y suppose que vu le climat aujourd'hui, euh, Madison, vous en avez distribué des litres et des litres. Hein. Ah, ça oui, euh, ça n'arrête pas. On, on les distribue avec le sourire et, euh, et je pense que les gens sont contents. Est-ce que, est que vous avez encore des gourdes pour les enfants Ah, on en a encore plein. Ça, ouais. euh, on attend d'ailleurs les enfants et les grands-enfants aussi à venir jouer à notre stand. Hein. Et on rappelle que pour euh, se désaltérer comme je vais le faire, l'eau du robinet c'est évidemment de l'eau potable et on peut la boire d'ailleurs je le fais en direct si vous voulez bien ah waouh <rire> oh, oh. ah ça fait du bien ça rince <rire> bon euh, Madison vous serez sur euh, encore d'autres étapes évidemment oui bien sûr sur toutes les prochaines étapes euh, jusqu'à Arlon normalement Et, euh, et plus, hein, si, si on a l'opportunité On pourra goûter, euh, Sylvie, comme ça La, la différence légère de, de goût Entre euh, une eau dans une région Une eau dans l'autre Il y a une petite différence de goût D'un mmh. coin à l'autre de la Wallonie Mais Je vous ferai peut-être le palmarès Des meilleures eaux de distribution ouais. voilà. En attendant, je reste sur celle d'Oupey pour, pour maintenant D'accord. A tout de suite, évidemment avec une ambiance Qui monte, qui monte ici Au sein du village du Beauvais de Dravel Au cœur du château d'Oupey Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia Profitez-en aussi sur crefell.be Crefell Les meilleurs prix, services compris Mobilier Tendance Atteint l'eau sur le nouveau centre commercial Soldes jusqu'à moins 50% sur des dizaines de salons relax, lit, meubles et articles de décoration Mobilier Tendance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 émission en direct de Oupay du Beau Vélo de Ravel, même si nous interviendrons encore dans la prochaine heure et l'autre aussi pour parler des résultats. Olivier, vous êtes là Bernard, mon coéquipier euh, qui en termine également avec Oui toi. Olivier, bonjour, Je suis oh, toujours. J'ai oublié de dire que vous avez pris votre appareil photo avec nous. Hein. Oui, j'ai pris un appareil photo, mais je, ah, je vais avouer que j'en ai fait très peu de photos. C'est très <rire> difficile de pédaler, Les de mains, parler. Le, le moment de tout le, le, le guidon, monde, Olivier. Et et temps, soir, la, la photos, semaine prochaine rendez-vous à mais... ville Bien oui, oui, entendu, nous prochaine. serons en compagnie d'autres artistes. Dans quelques instants, c'est le flash de 16h. Bon après-midi tout le monde.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 Plus d'infos sur ikea.be. Dis, chérie, c'est une tartine à la confiture ou de la confiture à la tartine que tu dévores là Ah, je sais, oui, mais. La confiture materne, c'est trop bon. Merci les fruits. Merci materne. Et oh, n'oublie pas de m'en laisser un peu quand même, hein Bonjour tout le monde, vous écoutez Vivacité les 16h. Les infos, Marianne Brillo. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. La huitième étape du Tour de France. Quatre cols au programme de la journée. Il reste une petite quarantaine de kilomètres et sous l'impulsion des Sky, Samuel Grulois, le peloton des favoris, est en train de se rapprocher des trois hommes de tête. Ouais, un énorme travail de six coureurs de l'équipe Sky c'est une fois de plus très impressionnant Froome prépare-t-il une attaque dans le col de Père Sourde ou veut-il juste alléger le peloton et isoler ses adversaires en fatiguant leurs équipiers réponse euh, tout à l'heure mais le premier effet euh, se fait sentir avec un écart qui se réduit clairement avec les trois hommes de tête Thibaut Pinot Raphaël Maïka et Tony Martin 40 secondes euh, sur les premières pentes du col de Val-Louron à Z troisième difficulté du jour classée Première catégorie, 10 km 700 à quasi 7% de déclivité moyenne. C'est du costaud sur ce genre d'étape, on ne peut sans doute pas gagner le tour, mais il est certain qu'on peut le perdre pour Nibali. C'est d'ailleurs officiel, il ne gagnera pas un deuxième Tour de France. Il est désormais annoncé à plus de 5 minutes. Greg Van Avermaet, qui laissera son maillot jaune ce soir, est encore plus loin, annoncé lui à une dizaine de minutes. Maïka continue seul désormais l'échapper, puisque Pinault et Tony Martin viennent de se relever. 43 km avant l'arrivée. Merci Sam. Samuel Grulois, l'euro d'athlétisme à Amsterdam. Le relais 4x400 mètres est en finale. Dylan Borlet, Robin Van der Benden, Jonathan Borlet, Julien Wattre, ont remporté avec la manière la deuxième série dans le temps de 3 minutes 3 secondes 15 dixièmes. C'est leur meilleur chrono de la saison. La finale aura lieu demain soir. En Formule 1, Lewis Hamilton sur Mercedes partira demain pour le position du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Le triple champion du monde est parvenu à décrocher le meilleur temps des qualifications cet après-midi devant son coéquipier Nico Rosberg et les deux pilotes Red Bull. C'est une idée du ministre flamand de la mobilité Ben Waits, celle de bloquer le signal GSM dans les poids lourds afin d'empêcher les routiers de téléphoner au volant. Le ministre vient de commander une étude sur les mesures légales, technologiques Aussi, qui permettrait de ne plus pouvoir téléphoner, surfer sur Internet ou envoyer des SMS que lorsque le poids lourd est à l'arrêt. Côté Wallon, le ministre en charge de la Sécurité routière, Maxime Prévost, euh, estime que ce n'est pas la panacée. Il faut renforcer les contrôles, dit-il, et faire en sorte que cela soit inculqué dans les mentalités. Une semaine après avoir redémarré le réacteur de Tiange 2 de nouveau à l'arrêt pendant un jour et demi pour une opération de maintenance au niveau d'une turbine à vapeur, Cela se trouve dans la partie non nucléaire du site. C'est ce qu'indique le porte-parole de la centrale, qui parle d'un incident banal, d'une fuite au niveau d'un circuit hydraulique. RTBF Mobile Info cela devient très calme Antoine Binamé. Oui, une situation qui se normalise, que ce soit sur le 40 bruxelles ostende où c'est devenu presque totalement fluide le 17 anvers Lille au niveau du, du poste frontière de Requem, là aussi ça s'est fluidifié, quelques ralentissements encore sur le 19 bruxelles valenciennes c'est le poste frontière d'Anzy qui est con, concerné en l'occurrence, on perd encore une petite dizaine de minutes mais ça diminue et puis on termine encore avec une bonne nouvelle chaussée dégagée, un accident s'était produit sur la N4 Arlan namur au niveau de HS. chaussée dégagée donc en direction de Namur Votre voiture est en morceaux à Tire-le-Mont Et tiens, c'est y là dans les 30 minutes Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400 C'est Viva Sport et c'est avec David Oudray Et le Tour de France en direct en compagnie de notre envoyé spécial Samuel Grulois et toute l'équipe Le retour de l'info, ce sera bien sûr tout à l'heure, le journal à 17h Cuisine Créphel Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure Cuisine créfelle, mon rêve ma cuisine. Tour de France 2016. Ce samedi 9 juillet, 8e étape. 184 km en montagne, entrepôt et bannière de Luchon. Très heureux de vous retrouver avec en effet le Tour de France en direct et en intégralité en ce samedi après-midi. Bien sûr, nous aurons encore des échos de cette nouvelle étape du beau vélo de Ravel à Houpey tout à l'heure avec toute l'équipe. Et donc au programme du Tour de France aujourd'hui, cette 103e édition de la Grande Boucle Mythique. Tout à l'heure, col du Tour Malais. On vient de passer le troisième col. Nous sommes dans le troisième col difficile de cette journée avec le col de Val-Louron Samuel Grulois, un peu plus de 40 km de l'arrivée l'échappée du jour donc qui a quelque peu éclaté. Bonjour Samuel on retrouvera donc dans un instant le Tour de France en direct. Le samedi après-midi, je le disais, en intégralité. Le dimanche aussi, nous serons en direct demain dès 14h pour cette neuvième étape qui nous emmènera à Andorre. on aura encore l'occasion de vous en reparler. Tout cela en direct sur vivacité, vivacité.be, le site sport de l'RTBF. Dans un instant, donc notre envoyé spécial, Samuel Grulois, tout de suite.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 Vous êtes sur la plage en vacances et vous avez déjà lu dix fois entièrement le journal que vous avez acheté à votre départ. C'est le moment de découvrir Le Soir Plus, la plateforme numérique des abonnés du soir. Vous y trouverez votre journal du jour à tout moment et n'importe où, mais également nos dossiers thématiques, nos archives et la sélection de la rédaction. Activez maintenant votre mois d'essai gratuit sur SoirPlus.be. Le soir, je lis, donc j'agis. Euh, Sophie mm -hmm. Ça va mm -hmm. mm -hmm. C'est bon la confiture materne sur les doigts Non, oh, oui, oh, oui, c'est trop bon <rire> Merci les fruits Merci materne Et sur une tartine, t'as déjà essayé Ah oh, bah oui, c'est encore meilleur oh, mm. On ira tous au paradis du matelas Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas à l'heure, en face du McDonald's. Vivacité à Serein, en toute complicité, sur 90.5 FM. Gardez votre voix pour The Voice. The Voice revient, les auditions sont ouvertes. Inscrivez-vous et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.de slash The Voice.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 Tour de France 2016. Nous le disions donc aujourd'hui, huitième étape en ce samedi 9 juillet. Pau, bannière de Luchon avec tout à l'heure l'historique légendaire col du Tour Malais et donc pour l'instant l'ascension du troisième col de la journée, ce col de première catégorie, le col de Val-Louzon avec l'Ouron, pardon, avec notre envoyé spécial Samuel Grulois. Bonjour Samuel. Bonjour David à 41 km de l'arrivée avec cette image. Étonnante, en total décalage avec ce qu'on pouvait encore voir il y a euh, 10 minutes, un quart d'heure. Thibaut Pinot qui se trouvait en tête de course et totalement scotché sur le Macadam dans cette ascension du col de Val-Louron Z qui culmine à 1580 mètres d'altitude Thibaut Pinot qui s'était échappé à la faveur du sprint intermédiaire d'esquiez serre après 67 km de course il s'était échappé en compagnie de Rafal Maïka ex-meilleur grimpeur du Tour de France c'était en 2014 le champion de Pologne on avait là deux solides grimpeurs évidemment Maïka qui s'est imposé trois fois déjà dans des étapes du Tour de France À Rizoul et à Saint-Lary-soulan en 2014, et à Cotteret l'an dernier. Et puis Thibaut Pinot avait remporté, lui, l'étape de port en en Suisse en 2012, et la fameuse étape de l'Alpe d'Huez l'an dernier. Thibaut Pinot, s'était dit, tiens, il va mieux après avoir perdu beaucoup de temps hier. Il disait ce matin dans les gazettes, je n'ai pas le niveau, c'est tout. Et nous, on le voit à l'attaque. On se dit, mais c'est qu'il va mieux, le garçon. Il a un sursaut d'orgueil, en tout cas, mais le sursaut d'orgueil aurait été de courte durée, puisque le duo Maïka Pinot rejoint dans la foulée par Tony Martin le trio donc a été repris il y a quelques instants par le peloton ou du moins ce qu'il reste du peloton dans cette ascension du col de Valouron à Z repris par le peloton emmené par l'équipe Sky et directement on a vu Thibaut Pinot descendre les étages et se retrouver loin derrière ce groupe des favoris désormais scotché. À la route, je vous le disais, c'en est terminé des ambitions de Thibaut Pinot sur ce Tour de France. Et du côté de la FDJ, on ne sait trop à quel parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe alors que Pinault était en forme champion de France, notamment du contre-la-montre sur le difficile circuit de Vesoul en Haute-Saône il y a quelques semaines, la semaine qui précédait le grand départ du Tour de France. Et puis il a aussi remporté cette année des étapes sur le Tour de Romandie, sur le Dauphiné, sur le Critérium international. Bref, grosse déception pour Thibaut Pinot qui était ce matin 27e au général avec plus de 3 minutes. 15 de retard non pas sur Greg Van Avermaet mais sur Christopher Froome qui sera notre point de repère aujourd'hui parce que Greg Van Avermaet c'est officiel mon cher David va perdre ouais. son maillot jaune il n'y aura pas de miracle mais voilà ce qu'il a fait jusque maintenant est exceptionnel et je peux vous garantir qu'au niveau de la presse internationale nos confrères sont assez dithyrambiques concernant le comportement l'attitude la générosité de Van Avermaet sur son vélo ce qu'il nous a montré pendant ce Tour de France est assez épatant et attention il y a bien encore sur la troisième semaine l'une ou l'autre étape qui pourrait lui convenir je pense qu'il n'est pas encore tout à fait rassasié et il a raison de préserver ses forces Greg Van Avermaet 40 km de l'arrivée nous sommes dans l'ascension de la troisième difficulté le col de val louron Z avec donc un regroupement en tête de course nous comptons une allez, vingtaine 25 coureurs maximum dont 6 coureurs Sky et les principaux favoris si ce n'est Pinot qui vient de lâcher si ce n'est Nibali on l'a dit dans les flash infos, qui a rapidement lâché aujourd'hui si ce n'est Mathias Franck 8 e l'an dernier qui lui aussi a lâché prise à l'instar donc du maillot jaune Greg Van Avermaet et du maillot à poids aussi, Thomas de Ghent, qui va perdre lui aussi son maillot ce soir. On s'était habitué à voir des Belges sur le podium, ça va nous y faire bizarre. <rire> oui, évidemment, cette montagne qui sera trop haute pour nos compatriotes, mais quelle, quelle première semaine de Tour de France et on espère en effet encore une victoire d'étape qui s'est dans la troisième semaine. Voici Coldplay sur Vivacité. Survivacité, donc avec Imb for the Weekend. Tour de France 2016. Ce samedi 9 juillet, 8 huitième étape. 184 km en montagne, entre Pau et Bannière de Luchon. Et c'est le week-end de survivacité, donc place au vélo, bien sûr, le samedi après-midi avec le beau vélo de Ravel. On retrouve toute l'équipe, je vous l'ai dit tout à l'heure, en direct d'Oupay. Et ce huitième rendez-vous avec le peloton du Tour de France. et cette troisième difficulté, on le rappelle, de la journée. Samuel Grulois. Et dans cette troisième difficulté, le col de Val-Louron à Z, nous avons appris David, c'est un moment important dans ce Tour de France. Nous avons appris à 16h11, pour être précis, le premier abandon de ce Tour 2016. L'abandon de Michael Morkoff qui portait la fameuse lanterne rouge depuis la première étape. Il a chuté lourdement sur la première étape menant à Utah Beach dans le sprint final en compagnie de Sam Bennett. Sam Bennett, avant-dernier du classement. Il est désormais dernier. Et Michael Morkoff était donc dernier au départ avec 1 h 38 minutes et 25 secondes de retard déjà sur le maillot jaune avec Van Morkov, qui chaque jour traînait comme une, une bête blessée à l'arrière du peloton, dès que ça montait dès que ça accélérait, il cédait des mètres, et puis des hectomètres et puis des kilomètres, Michael Morkoff il a donc décidé de lâcher prise mais sachez qu'on avait battu Un record sur ce Tour de France, jamais en 103 éditions. Nous étions encore, euh, après sept euh, étapes, un peloton avec un peloton aussi euh, compact, aussi complet, puisqu'aucun abandon n'avait été signalé dans les sept premières étapes. Et ça n'était encore jamais arrivé dans la grande histoire du Tour de France. Nous rendons donc hommage à Michael Morkov qui a abandonné. Et s'il a abandonné, c'est que vraiment, il est dans la difficulté parce que c'est aussi... Un des arguments qui peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas eu énormément d'abandon c'est que sur le Tour de France d'abord Pour abandonner eh bien, il faut vraiment être très mal tant les coureurs se préparent pour cette épreuve Tant cette épreuve représente beaucoup de choses dans l'imaginaire collectif, dans l'imaginaire des gens qui aiment le sport Mais aussi dans l'imaginaire du grand public On n'abandonne pas pour rien le Tour de France, Michael Morkov a donc abandonné parce qu'il était trop en souffrance On a aussi eu un temps relativement correct depuis le grand départ du Mont-Saint-Michel On n'a pas assisté à la grande bagarre l'an dernier à la même époque, je dirais même un petit peu plus tôt, l'an dernier, après euh, trois étapes, on avait déjà signalé quatre abandons. Mais souvenez-vous, on avait l'étape des pavés euh, lors, euh, de la, trois, lors du troisième jour, l'étape de Wii lors du deuxième jour ou lors du troisième, qu'importe. Mais en tout cas, euh, sur les trois, quatre premiers jours, on avait des étapes euh, qui avaient déjà fait des dégâts, notamment la grosse chute du côté de Wii. 38 km de l'arrivée, l'ascension euh, au train euh, de ce col de Val-Louren à Z. Le peloton est emmené euh, par l'équipe Sky euh, du euh, maillot jaune, gentil. Vous avez vu le lapsus du maillot jaune de l'an dernier en tout cas, Christopher Froome mais qui pourrait bien euh, enfiler le maillot jaune tout à l'heure. On verra évidemment le déroulement de cette fin d'étape. C'est donc l'équipe Sky qui emmène le peloton, par moments aidé par l'un ou l'autre coureur de la Movista. Mais c'est surtout la Sky qui prend ses responsabilités sur cette ascension. Je rappelle que le trio de tête dont on a parlé dans toutes les éditions, Maïka, Pino, martin a été repris dans cette ascension. Les trois coureurs ont d'ailleurs déjà lâché prise et ont laissé ce groupe de 25-30 coureurs prendre ses distances. Allons-nous assister, David, à la fameuse grande bagarre Ça va être compliqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas au sommet, mais demain, on peut quasi, quasi garantir que l'un des favoris voudra marquer le coup, on verra évidemment dans la dernière ascension, parce que si on marque le coup, ce sera dans celle-là, dans l'ascension du col de Père-Sourde, 38 km de l'arrivée. Oui, demain, ce sera un maillot en or, en dor, bien sûr, et en jaune forcément pour ce maillot jaune du, du Tour de France. On verra peut-être première partie de la grande explication entre les différents favoris donc dans ce Tour de France 2016, avec les commentaires de Samuel Goulois dans la suite de cette journée de samedi. Et puis sur vivacité, aussi je vous l'ai dit, l'étape du beauvais laud à Opey et des news de de l'Eurospace Center dans les prochaines minutes. à tout de suite. UEFA Euro 2016. Vous avez vécu tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce dimanche, c'est la finale au Stade de France. À 21h, Portugal, France. Et 20h, avec la rédaction des sports et l'équipe de complètement foot, Vivacité vous fait vivre. Un euro bleu, blanc, but. Et si vous changiez d'air, pour une fois Connectez-vous à la nature. Forestia, aventure au cœur de la forêt. forestia.be Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. En famille ou entre amis, vous avez été des millions à suivre le parcours des Diables Rouges sur la Une, Vivacité, RTB et et sur les écrans géants. Merci d'avoir été bleu, blanc, diable avec nous. Vivez un moment d'émotion, d'émerveillement, hors du temps, dans un lieu magique. Mélange étonnant d'art, d'histoire et de médecine au cœur d'un couvent hôpital du Moyen-Âge. L'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose à Lessine. Toute l'info sur wwwhôpitalnotre à la Avec le soutien du commissariat général au tourisme de Wallonie. Sur Vivacité One Love, people get ready. Et dans les prochaines minutes, nous reviendrons bien sûr sur les routes du Tour de France et la suite de cette huitième étape avec notre envoyé spécial Samuel Grulloy. Mais tout au long de cette journée, aussi Vivacité en direct de l'Eurospace Center. Allô, allô l'espace. Allô, ouais. allô David. <rire> Bonsoir, bonjour Jean-Marc Dessert, comment ça va Très très bien et vous-même. Très bien et donc euh, opération à l'Eurospace Center donc tout au long de cette journée entre autres. Allô l'espace. De et quoi s'agit-il? Ouais, Oui mais on va en parler avec Catherine Vidard la, la porte-parole de l'Eurospace Center Rebonjour Catherine Rebonjour Jean-Marc Alors dites-nous ce qui va se passer donc ça, ça vient de, de débuter hein, il y a une quinzaine de minutes le monde est en train d'arriver ici à l'Eurospace Center que va-t-il se passer jusqu'à 22h ce soir Donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'organiser un grand événement Allo l'espace à l'Eurospace Center de Transine où nous proposons de nombreuses animations pour toute la famille les petits et grands des activités sympas autour du thème des extraterrestres Alors il y en a vraiment pour tous les goûts Il y a un grand Blind Test Live Avec cinq cuivres qui vont jouer euh, des, bons, des bandes sonores De films cultes liés sur le thème Des extraterrestres Il y a des spectacles d'enchantement Pour les enfants, du grimage Des conférences pour les adultes Mais aussi des ateliers De lecture de cartes du ciel De fabrication de soucoupes volantes Bref, il y en a vraiment pour mmh. tous les goûts Que l'on soit initié ou pas à l'astronomie, c'est vraiment un rendez-vous pour toute la famille. est oui, vraiment accessible à tout le monde et l'entrée est modique, c'est 5 euros l'entrée. Oui, tout à fait, donc l'entrée s'élève à 5 euros par enfant et 10 euros par adulte euh, et ça vous donne accès à toutes les animations de 16h à 22h. Alors il est vraiment pas trop tard pour se mettre mmh. en route, vous pouvez nous rejoindre, on vous attend euh, nombreux à l'Eurospace Center et si vous voulez voir le programme détaillé, vous pouvez le retrouver sur le site eurospacecenter.be où vous retrouverez euh, toutes les animations de la soirée et on vous attend nombreux ce soir. Allô l'espace, c'est pour aujourd'hui samedi mais il n'y a pas que ça forcément puisque l'Eurospace le Center est ouvert, on est en pleine saison et c'est vrai que Sylvain qui réalise l'émission ici avec, euh, avec moi, on a eu l'occasion de, de faire le parcours, c'est fabuleux, c'est extraordinaire on apprend plein de choses, c'est magique Oui tout à fait, donc on a un circuit de visite euh, euh, en intérieur euh, donc vous apprendrez beaucoup de choses sur l'histoire de la conquête spatiale, les moyens de se rendre dans l'espace mais il y a aussi des activités extérieures avec un circuit euh, un jeu de rôle sur tablette space heroes euh, qui va vous permettre d'en apprendre plus sur l'astronomie les télécommunications euh, les satellites donc vraiment c'est des activités très sympas à faire en famille qui sont ludiques mais aussi éducatives donc voilà on passe un bon moment en famille on, a, on apprend un peu plus sur l'espace et tout ça à l'eurospace center de transine oui, c'est pas loin de chez vous puisque c'est à cheval entre la province de namur et la province de luxembourg vous prenez le 411 c'est la sortie 24 et puis d'ici une heure ben on sera sur Ici, on a l'entrée de l'Eurospace Center, David. Et puis, d'ici une heure, on ira au cœur de l'Eurospace Center pour, pour vivre euh, cet événement. Allô, l'espace, je vous propose de nous retrouver d'ici donc une, une petite heure. Merci beaucoup, Jean-Marc Dessert, à tout à l'heure. Tour de France 2016. Ce samedi 9 juillet, 8e étape. 184 km en montagne, entre Pau et bannière de Luchon. Avec notre envoyé spécial, donc, ce 8e rendez-vous dans ce Tour de France 2016. Et on l'a dit il y a un instant, donc, la troisième difficulté du jour est ce col de Val-Lauron-Azé, Samuel Grulois Et les coureurs de tête viennent de basculer au sommet du col de Val-Louron à Z. J'ai vérifié, il y a deux versions. Hein. Quelques journalistes français m'ont confirmé qu'on disait « AZ et puis je me suis renseigné auprès de Cyril Guimard hein, que l'on surnomme le druide dans le monde euh, du vélo l'ancien euh, directeur sportif qui est consultant pour euh, une radio française euh, justement qui est à quelques mètres de moi en tribune commentateur il m'a dit non non non non, on dit bien AZ on l'a toujours dit AZ de mon temps on disait AZ de l'époque des 10 on dit AZ et donc on dit toujours AZ aujourd'hui donc j'ai envie de l'écouter et de parler du col de val Azet AZ que l'on vient donc de franchir 1580 mètres d'altitude un col classé euh, première catégorie reste une difficulté dans cette première véritable étape pyrénéenne hier c'était une demi-étape pyrénéenne, on était évidemment au cœur des Hautes Pyrénées mais avec une seule difficulté le col d'Aspin, aujourd'hui évidemment le programme il est tout autre et quand on voit les dégâts dans le peloton, on confirme que cette étape fait des dégâts des dégâts qui seront encore sans doute plus importants demain mais aujourd'hui c'est déjà pas mal avec des écarts qui vont se chiffrer en minutes et en paquets de minutes pour certains coureurs comme Vincenzo Nibali par exemple, comme Mathias Franck, comme Alexis Willermoz, des coureurs qui visaient quand même une place intéressante au classement général, ou encore comme le maillot jaune Greg Van Avermat qui au dernier pointage était annoncé à 11 minutes 55. Notre ami Greg Van Avermat à 33 km de l'arrivée, ce peloton des favoris compte 34 coureurs. 34 coureurs, c'est vraiment le minimum ou le maximum à ce moment-ci de l'étape, en sachant qu'il y aura encore une difficulté à venir la toute dernière, le col de Père Sourde qui a a escaladée, comme le tour Tourmalet d'ailleurs pour la première fois en 1910. La descente est roulante, elle n'est pas très technique. Par contre, la montée est assez, assez longue avec des passages à 11%, 7 km de montée à quasi 8% de déclivité moyenne. Si des favoris veulent faire la différence il a vraiment vraiment vraiment de quoi faire dans le col de Père Sourde on s'est quand même un peu déçu de voir un groupe de 34 débarquer sur la ligne d'arrivée à Bannière-de-Luchon après un tel programme proposé par les organisateurs on a beau répéter que les organisateurs proposent et que les coureurs disposent ça resterait quand même assez décevant même si de nouveau je pressens un tout autre scénario demain dans ces 34 coureurs on compte non pas 6 mais bien 5 coureurs de l'équipe Sky parce que Landa a perdu quelques mètres dans les derniers kilomètres de l'Ascension de Val-Louron il y a là Froome Enao Nivet, Pouls et Gerwen Thomas c'est quand même fabuleux d'avoir de tels équipiers autour de soi pour euh, courir le Tour de France et il y a là aussi euh, trois coureurs de l'équipe rivale numéro 1 l'équipe Movistar avec Quintana accompagné de son équipé de luxe sur ce tour Alejandro Valverde ainsi que de Gorka Itzagiré qui est en très grande forme en cet été il y a deux coureurs d'Astana Haru et Fugelsang trois coureurs de Tinkoff Contador qui traînait tout à l'heure à l'arrière euh, du groupe accompagné de Kreuziger mais aussi euh, de Rafal Maïka euh, qui a euh, quand même pu accrocher le bon wagon après avoir été repris euh, dans la foulée euh, de son échappée. et puis euh, je ne vais pas tous vous les citer hein, mais deux coureurs d'AG2R la mondiale Pozzo Vivo et Romain Bardet euh, parmi les favoris euh, du tour il y a là aussi euh, pour l'équipe BMC Racing Team Nirichi porte, Damiano Caruzzo et TJ Van Garderen. les deux leaders de la BMC sont là Van Garderun et Porte sachant que leur équipier Greg Van Avermaet est donc lâché aujourd'hui Warren Barguil est également présent mais aussi Joachim Rodriguez le coureur du team Katusha qui est accompagné d'un certain on le retrouve d'un certain Jürgen van den Broek qui semble en jambe sur ce Tour de France on rappelle qu'il n'est pas là pour son compte personnel mais il est là pour aider et travailler pour son leader Joaquim Rodriguez c'est donc un beau groupe qui descend Correctement, Mais ce groupe va évidemment maigrir, diminuer dans les premières pentes du col de Péressourde. Reste à voir évidemment si les favoris se livreront une quelconque bagarre. On a en tout cas vu Froome accélérer au sommet du col de Val-Louron. On s'est dit « waouh, waouh, il va y aller ». Ben non, en fait, il voulait simplement bien se positionner pour aborder la descente en deuxième position juste derrière l'un de ses équipiers. On s'ennuie, c'est les commentaires qui nous arrivent. Hein. Samuel, c'est pas moi qui le dis, je ne me permettrai pas, évidemment. Mais hashtag VéloRTBF sur Twitter, vous pouvez toujours commenter la course en direct. Bien sûr, le Tour de France en direct sur le site Sport de l'RTBF, sur la Une télé et sur Vivacité. Ça vous permet de, de réagir. Qui sait poser vos questions aussi à nos envoyés spéciaux, à notre consultant Jean-Luc Vandenbrouck, qui nous rejoindra demain dimanche après-midi. Donc SMS aussi au 63 50 centimes l'envoi. Donc les commentaires qui sont plutôt négatifs pour l'instant sur les favoris.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 Profitez de soldes exceptionnels en juillet chez De Ravé, vraiment exceptionnels. Ne vous fiez pas aux clichés, allez vérifier. De Ravé, vente, installation et dépannage en électroménager, 5 Boulevard Franquinoul à Liège, à deux pas de la médiacité, parking relax. La maison De Ravé fait partie du groupe Sélection et ses 168 magasins en Belgique. Oh. Saccadet, voilà qui laisse deviner. Que tout se dé-si-si-t-si, tout se dé si si si a qui comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont lies, vite vite vite Mains sont litres, vide, vide, vide, seul de tes poignets est tatoué, t'es figuré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. À ah, mes solitudes immense, ton visage ne sera jamais sentier. Comme tu regardes do or, portret, i wóry do lotu stambór Jest my jest Patience comme certitude collé à trois fils, fils, fil, les à trois Tu seras, j'espère fidèle aux violences qui opèrent que tu respires, pire pire, que tu respires, pire pire. Partenaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée de hartenace. Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de le il faudrait que tu l'apportes loin. Alors que d'autres je descends de en faire plus loin pour que l'orage Kiss my station. my Christine and the Queen sur Vivacité avec Saint-Claude. Le beau vélo de Ravel, c'est aux Vivacité. Avec toute l'équipe en direct doupé qui partira, qui prendra l'échappée belge. On connaîtra donc dans quelques instants, fin du suspense, les résultats de ce concours hebdomadaire avec entre autres Adrien Jovenot. Bonjour Adrien. Vous savez tout, bonjour David Nous sommes en direct d'Oupey, effectivement Entre Liège et Maastricht pour cette troisième étape estivale Et on va dans quelques instants savoir Qui sera la, la troisième gagnante pour l'échappée belge en, en Provence euh, Sur ma gauche, je vous présente Aurélie Aurélie la Montoise hein, Aurélie, comment ça s'est passé cette journée Très bien, c'était magique, magnifique mmh, Très bien Ensoleillée ouais. Alors que sur scène, hein, on va vous le mettre un petit peu en dessous euh, C'est Bastian Becker qui monte à l'instant Ah, c'est sympa, ça, d'entendre et de voir. C'est David Noir de Monde, ici, dans le parc des euh, seigneurs du château d'Oupey. Et c'est un beau concert où les gens sont assis sur l'herbe. Ça fait un peu Woodstock, comme ça, c'est super sympa. Il y a, sur ma droite, Megan. Megan. Euh, en fait, vous, vous êtes de la région. Oui, c'est ça. Et euh, c'est une belle, belle, belle région. Moi, j'aime bien. Ouais. <rire> Étudiante oui. Étudiante Oui. Je suis étudiante mais de donc c'est un peu plus D'accord, d'accord. Donc une étudiante face à une infirmière. Oui. Alors vous aviez euh, trois défis, un défi euh, sportif. Euh, il y avait euh, ce matin, euh, Megan un défi euh, foot. Hein. Oui, c'est ça. F foot un peu spécial. Oui, avec des gros ballons autour de nous. Oui, <rire> J'ai vu encore le nom. Rouge et bleu aux couleurs euh, de Barcelone, mais aux couleurs aussi du football club liégeois. Et puis euh, vous avez gagné, Mégane, ce défi. 10 points sur 10. Aurélie, 8 points Chcę, Et il faut s'incliner parfois. Mais attention, il y a trois épreuves. Hein. Ouais. Épreuve suivante, le quiz culturel. Alors, on pourrait se dire tiens, Megan habite la région, elle est documentaliste, elle va gagner. Eh bien non, elle a mis un point, et vous Aurélie, vous avez mis quatre points. Oh. Alors, pour l'instant, c'est quasiment ex C'est quasiment. Mais attention, il y avait un pump track à l'arrivée. Et là, Aurélie marque trois points, et Megan un point, 75. Verdict. Euh, Megan 12, 75 et 15 points. Une raouette pour Aurélie. Euh, c'est aurélie qui part dans le Luveron, et qui... Oh là là, est inondé de... Oh là là, il ne faut, faut pas pleurer comme ça, Aurélie. Il faut se remettre. Oh là là, elle est très émue, et elle est félicitée, applaudie par vous, Mégane. bah bien. oui, fait, euh, évidemment, elle le mérite amplement, donc, euh, pour moi, en tout cas. Ouais, ouais. Ah ben ça, c'est une bonne gagnante. Bravo, bravo. Il faut dire, Michel bien bonjour, vous, vous êtes le, le, le patron de 365.be que Megan ne repart pas les mains vides. Mais non, pas du tout, Méga ne repart pas des mains vides. Elle va pouvoir occuper tout son été pour visiter toutes les attractions touristiques de Wallonie et de Bruxelles, puisque j'ai le plaisir de lui offrir un passeport 365.be pour vraiment passer du bon temps dans notre très beau pays. Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances Vous partez un petit peu Vous restez ici, Méga euh, Je vais aller à Bruxelles, je vais aller dans les Ardennes, donc... Euh... Ben voilà, vous, pouvez bien. vous allez utiliser le passeport à bon ouais, Oui. Ouais. Allez visiter le musée Magritte, allez, euh, allez voir tout ce que vous voulez à Bruxelles, et puis tout ce que vous voulez dans nos Ardennes. Notre pays regorge de, de trésors touristiques à découvrir. Hein. Ah oui, il y en a vraiment pour tous les goûts, culturels, naturels, récréatifs, vraiment de quoi occuper de magnifiques journées. Eh bien, félicitations, Mégane. Quant à vous, Aurélie, ben, voilà, elle se remet, elle a séché sa petite larme. Vous partez avec nous entre le 22 et le 28 septembre dans le Luberon. Oh, Qu'est-ce que ça vous fait là ouais, Je suis super contente. Euh, ouais. Vraiment très contente. C'est votre première euh, victoire dans, dans cette émission. Oui. Vous aviez déjà tenté votre chance. Non, jamais, c'est la première fois. Première fois oui. Dis donc, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Hein. Oui. Ah, <rire> bravo, bravo, euh, Aurélie. On a l'impression que vous formez déjà avec les autres gagnants, une espèce de club où vous vous supportez les uns les autres. Oui, ouais, ouais, on Merci. est déjà très proches, on ne se, se connaissait pas avant. Et euh, c'est vrai qu'on se contacte entre les, entre les Rabels et... Euh, Et on se lit déjà bien d'amitié donc euh, c'est super chouette oui c'est chouette vous irez taquiner le Mont Ventoux là-bas dans le Luron Mont Ventoux bien connu David Oudray des, des coureurs du, du Tour de France et là ce sera à, à une allure Ravel un peu plus tranquille pour l'échappée belge évidemment dites-moi David on était un peu distrait évidemment avec l'émission le, le, le, le rêve en jaune de Greg Van se termine ces oui. orci oui ça je, ouais, je ouais. vous confirme hein, il était admirable une nouvelle fois mais bon les favoris ont pris quand même les choses en main, on va voir ça donc dans un instant dans la dernière difficulté de cette journée et puis moi je vous conseille les bonbons tout en haut du Mont Ventoux moi, je, voilà, même, même si je ne l'ai pas monté, jamais monté à vélo vous verrez, ça vous fera un petit coup, un petit coup de boost pour la descente, mon cher Adrien Ok, merci merci. beaucoup. On pour se conseil, retrouve tout à, à l'heure, bien sûr toute l'équipe du Beau Vélo de Ravel à Oupay vous avez comme à chaque fois les, les images de cette étape en ligne sur notre site vivacité.be et puis le, le meilleur, les meilleurs moments de la journée en télé le dimanche sur la Une, on va Se retrouver donc dans un instant en direct sur Vivacité avec en effet la fin de cette huitième étape et peut-être l'explication, une des grandes explications de ce Tour de France 2016. On l'espère donc dans ce col de paix ressourde avec Samuel Grulois tout de suite. En juillet chez Ego, profitez d'un crédit 0% sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.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 Ah oh quoi Ah, oh, de bon vite, euh, Planète Litry Planète Litry Bien dormir, c'est capital. Planète Litry, chaussée romaine à Warem. Planète Litry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 France 2016 Ce samedi 9 juillet, 8 huitième étape 184 km en montagne entre Pau et Bannière-de-Luchon Et il en reste un peu plus de 22 km. Il y aura la descente tout à l'heure vers cette ligne d'arrivée en effet à Bannière-de-Luchon mais tout d'abord donc le peloton qui va monter jusqu'à 1569 mètres et ce col de Péressour de Samuel Grelois. Samuel Goulois qui n'a pas appuyé sur le bouton, mais qui vient d'appuyer <rire> sur le bouton. Voilà. C'est pas le bon hey, braquet, Sam. Fait... Voilà, voilà, voilà. Je change de braquet. Petit plateau. Je me réadapte dans l'ascension. Et je suis avec vous à 22 km de l'arrivée dans le col de père Sourde Donc, les premières pentes de ce col qui font des dégâts avec notamment à l'arrêt. Maintenant, derrière le peloton, un coureur qui n'est pourtant pas un manchot. Un coureur comme Lorenz Tendam qui lâche prise, ex-huitième, si je ne m'abuse, du tour de France. 7e, 8e, il y a quelques années. Le grand néerlandais qui laisse partir le groupe des favoris, qui petit à petit s'allège. Ils doivent encore être 30, 31. Ils étaient 34 tout à l'heure lorsque l'on a débuté l'émission. On a vu un autre néerlandais à la peine, c'est Wilco Kelderman, dans la descente du col de val à Z. Il est tombé, Wilco Kelderman, qui est l'un des outsiders de ce Tour de France. Il a fait un tout beau Tour d'Italie. Le gars d'Amersfort, le grimpeur d'un mètre 85. Il a 25 ans, beaucoup de talent. Kelderman avec son maillot de l'équipe Lotto Jumbo NL. Il a chuté dans un virage. Il a directement été attendu par son équipier George Bennett qui a vraiment fait le boulot du mécano en attendant le mécano qui ne venait pas. Ça veut dire que Bennett a pris sa propre roue arrière. Il a mis sa propre roue arrière sur le vélo de Kelderman pour que Kelderman puisse repartir le plus vite possible. Ça, c'est vraiment l'esprit de sacrifice de certains équipiers. George Bennett, il l'a vraiment montré à la terre entière comment se sacrifier pour. Pour son leader bravo à lui vous allez me dire il est payé pour cela mais on sait que certains sont parfois plus réticents d'agir de la sorte mais je me souviens l'an dernier avoir vu un garçon comme Peter Sagan agir de la même manière pour Alberto Contador c'est à cela aussi que l'on voit Euh, l'amplitude de, de, euh, des talents et des euh, champions et la réelle euh, j'ai envie de dire la réelle façade euh, des champions un gars comme Sagan ou un gars comme George euh, Bennett et Kelderman bonne nouvelle grâce à l'aide de George Bennett il a réintégré le groupe des favoris toujours emmené par les coureurs de l'équipe Sky, ils sont toujours 5 Enao, Nive, Pulse et Thomas, ils entourent euh, leur leader Christopher Froome et j'ai une mauvaise nouvelle pour euh, celles et ceux qui espéraient aujourd'hui voir la grande bagarre, on nous a fait parvenir une interview de Nicolas Portal, une interview réalisée par France Télévisions pendant le direct donc, et Nicolas Portal a expliqué qu'il ne fallait sans doute pas s'attendre aujourd'hui à une attaque de Christopher Froome parce que pour un grimpeur tel Froome, l'idéal c'est d'arriver au sommet et donc, je vous le disais demain on arrive en bord Alcalis et demain, s'il se sent bien, on devrait voir Christopher Froome attaquer et tenter d'assommer le Tour de France comme il a souvent fait lors des premières étapes de montagne mais même si Froome n'attaque pas aujourd'hui ça ne veut pas dire que les autres ne le feront pas il ne faut pas désespérer non plus c'est quand même dommage j'ai pas envie de dire D'escamoter une étape comme celle qu'on nous propose aujourd'hui, mais de gaspiller des occasions. Il ne faudra pas regretter encore après, comme certains favoris le font chaque année, en disant, ah ouais, mais voilà, Froome, il était trop fort, il a faibli lors de la troisième semaine, mais on n'a rien pu faire pour l'arrêter. Eh bien, c'est dès la première étape aujourd'hui, allez-y, les gars, attaquez Christopher Froome. Ce sera peut-être en pure perte, mais si vous ne le faites pas, il ne faudra pas venir pleurer après à la foire des regrets, si je puis me permettre. On n'en est pas encore là, on n'est pas encore à Morzine, on n'est pas encore à la veille des champs Élysées, mais je pense que le tour, si on veut le gagner ou si on veut déstabiliser le grand favori, eh bien, il faut saisir toutes les opportunités et aujourd'hui il y avait des opportunités et il y en a encore une belle dans ce col de Père sourde. 30 coureurs à 21 km de l'arrivée, nous sommes à 6 km du sommet de ce col de 7 km 8% de déclivité moyenne, des passages à 11% c'est costaud quand même hein, et ça fait mal aux jambes et quoi qu'il arrive, même si on n'attaque pas aujourd'hui, demain les efforts produits aujourd'hui auront des conséquences, certains coureurs seront encore plus fatigués qu'ils ne le sont aujourd'hui et on devrait voir, on l'espère en tout cas, euh, des écarts, même s'il y en aura déjà aujourd'hui des écarts, je peux vous le garantir, mais pas entre les euh, tout tout grands favoris. On vous retrouve dans un instant Samuel Grulois pour la fin de cette étape un peu plus de 20 km encore avant Bannière de Luchon vous il y aura cette descente aujourd'hui un pas d'arrivée au sommet peut-être pas de grande bagarre malheureusement mais patience on verra encore demain comment ça va se passer dans ce Tour de France 2016 Voici Keane sur Vivacité Vrabilis et bien le groupe Keen sur Vivacité avec Everybody's Changing. Tour de France 2016. Et la fin de cette huitième étape aux commentaires en direct en intégralité Samuel Grulois. Moins de 20 km, encore 4 km avant le sommet à Bannière, pas à Bannière de Luchon, avant le sommet de Père Sourde et avant la descente vers Bannière de Luchon, une descente de 14 km, descente relativement facile, pas trop technique sur des routes assez larges. Si un homme décide d'attaquer dans les derniers pourcentages de Père Sourde, il pourrait très bien terminer seul s'il est bon descendeur. Et pourquoi pas, j'ai misé ce matin en discutant j'ai misé 0 euro je rassure tout le monde mais en discutant ce matin avec des confrères français j'ai pronostiqué un succès de Romain Bardet parce que c'est un tout bon descendeur parce qu'il est motivé parce qu'il va sans doute profiter de la concurrence entre les tout, tout gros favoris du Tour de France donc c'est un garçon qui pourrait très bien attaquer à un kilomètre du sommet entamer la descente en tête et remporter une étape sur le Tour de France pourquoi pas il y en a d'autres évidemment dans ce groupe d'origine qui était de 34 coureurs, moins de 30 coureurs désormais parce que petit à petit, euh, certains coureurs lâchent prise à l'arrière euh, de ce groupe on a vu Laurence Tendam euh, tout à l'heure on voit maintenant George Bennett qui était revenu euh, pour aider, euh, je le disais tout à l'heure son leader Wilco Kelderman il joue à l'élastique euh, George Bennett à l'arrière euh, de ce groupe en compagnie de Jarlison Pantano, le colombien de l'équipe Yam, Maika a lâché prise, il a fourni beaucoup d'efforts Maïka puisqu'il était euh, dans l'échappée euh, initiale avec euh, Pino et Tony Martin, cette fois-ci champion de Pologne a lâché prise, tout comme Caruso, le coureur de la BMC, équipier de Richie Porte et de T.J. Vanguard Run T.J. Vanguard Run, on a aussi vu um, Gorka, Inzosti, Izaguire, lâcher prise, lui c'est un équipier de Quintana et de Valverde, le travail de sape de l'équipe Sky sert donc à ça aussi, fatiguer les équipiers des rivaux et surtout écrémer ce peloton déjà créé quelques écarts peut-être parce qu'un garçon comme Comtador n'est pas non plus dans la forme de sa vie et il s'accroche comme il peut dans ce groupe des favoris. alors que je vois que Mike Maïka est revenu dans ce groupe, il joue donc lui aussi à l'élastique, il a lâché prise tout à l'heure il est revenu, c'est pas non plus tout bon signe s'il est revenu, ça veut donc dire que les Sky impriment une cadence Raisonnable. Ce n'est pas une cadence qui étouffe les adversaires, c'est une cadence raisonnable si un garçon comme Maïka qui a déjà fourni beaucoup d'efforts aujourd'hui a pu réintégrer le groupe sur des pentes qui sont par moments difficiles, 11% dans certains virages mais qui globalement tournent autour des 7%. Il y a aussi la chaleur aujourd'hui, la chaleur qui nous donne le sourire sur le Tour de France depuis 3-4 jours maintenant mais une chaleur évidemment qui accable un peu plus les coureurs, ça fait partie du Bonheur du Tour de France, le soleil. Mais quand on pédale, certains coureurs, à commencer par Thibaut Pinot par exemple, éprouvent beaucoup plus de difficultés à se mettre en route. Alors qu'on nous annonce, David, l'écart avec le maillot jaune grec Van Avermaet. On l'avait un petit peu oublié. Van Avermaet est annoncé à... 15 minutes, 15 minutes pour Van Avermatt. il est à 15 minutes euh, du groupe Froome Quintana, ce n'est pas grave, on le savait, on le pressentait et Van Avermatt va terminer cette étape euh, gentiment dans un groupe bien aidé par l'un ou l'autre équipier il va surtout euh, profiter demain calmement euh, de terminer aussi l'étape et après demain profiter euh, de la journée de repos qui fera du bien à tous les coureurs, 18 km euh, de l'arrivée, le groupe principal s'écrème de plus en plus mais les principaux favoris sont toujours... Elle est bien là, juste derrière Christopher Froome. On va vous retrouver dans un instant le journal de 17h aussi sur Vivacité la fin de cette huitième étape du Tour de France 2016, on vous le disait en direct et en intégralité, vous n'allez rien manquer rien manquer bien sûr de cette fin d'étape et puis encore des news du beau vélo de Ravel à Oupay avec toute l'équipe d'Adrien Jovenot et puis aussi Allo l'espace l'Eurospace Center qui vibre tout au long de cette journée de samedi c'est la suite du programme, donc dans un instant sur Vivacité, vivacité.be et puis aussi le site port de la RTBF Avec makepa, makepa, makepana, I wanna hear your breath just next to my soul I wanna feel oppressed without any rest I wanna see you sing, I wanna see you fight Cause you are the real beauty of human rights Ooh, Que pama, que bella Nobody can beat the mama Africa You follow the beat that she's gonna give ya Only a smile can all make it go The separation of a thousand more ooh wee rack a make it bomb, make it alive I gotta. a ooh wee make it makes my body dance for you Fin de cette huitième étape du Tour de France 2016. Dans un instant, juste avant le journal de 17h, bien sûr, un petit coup d'œil sur votre météo. La chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876. Mmh. Très bon après-midi à tous. Après une après-midi plutôt agréable, eh bien la nuit sera calme avec quelques plaques de nuages bas qui circuleront sur la région du centre. Une nuit douce également, puisque l'on attend 17 à 18 degrés dans le centre. Demain dimanche, quelques nuages seront présents en après-midi vers le littoral, mais le temps va rester sec, même si le vent sera un peu plus sensible. Les températures continuent de grimper, deviennent estivales. On approche les 32.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 Il y a toujours un Plumard près de chez vous. à Rocourte et Verviers ou sur plume -art Et vous, vous faites quoi ce week-end <rire> La semaine était dure, donc euh, juste un petit resto parce qu'on est un peu fatigué. Nous on est en vacances alors on fait la fête <rire> Alcool, drogue,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 Cela se calme sur la route des vacances, mais ce matin, il y avait parfois plus d'une heure d'attente à la frontière française. Huitième étape pour le Tour de France, avec pour l'instant toujours Greg Van Avermaet en jaune, il reste un peu plus de 16 kilomètres. A d'athlétisme, le relais du 4x400 mètres belge s'est qualifié pour la finale de dimanche. Le journal vous est présenté par Natacha Stragier. Bonjour Natacha. Bonjour David, bonjour à tous. La situation se calme sur nos routes. Elle est toujours ralentie sur la E17 vers Lille et depuis saint guilain sur la E19, là aussi vers la France. Mais ce matin, à cause des contrôles aux frontières, des policiers français ont perdu jusqu'à une heure. Pas de quoi trop perturber ces vacanciers que Sarah Hendricks a rencontrés à Anzi. Vous êtes de quelle nationalité, monsieur C'est une nationalité belge, d'origine marocaine. D'accord, vous avez euh, la carte de petit belge alors Oui, exactement. Il n'y a rien de dangereux dans le corps Non. On va à Paris. Vous avez vu des bouchons pour arriver jusqu'ici Bon, le dernier, juste à la frontière, là, il y avait 5 km de, de bouchons pour les vacances. Ouais. C'est normal. C'était dans les villes, des bouchons, normal, C'est un peu mais On s'habitue, les vacances, c'est comme ça, normalement. Et ces contrôles ici à la frontière, vous les comprenez C'est normal, ouais. Suite aux derniers événements, c'est normal que les frontières soient comme ça. Je suis d'accord qu'on contrôle parce que le monde n'est plus comme avant. On n'a plus la paix du cœur qui rentre dans le pays, qui sort. Alors c'est bon de contrôler. Moi, je suis d'accord qu'on contrôle partout. Ouais. Même si on perd du temps Même si on perd du temps, c'est pour notre sécurité. En France, le pic de bouchons a été atteint midi. 499 km de bouchons cumulés l'an dernier lors du premier week-end des vacances d'été. Le cumul maximal était de 608 km. Bison futé prévoit un retour à la normale d'ici une heure. La journée de demain est classée orange dans le sens des départs en Ile-de-France vert pour le reste de la France. Liège vit toujours au rythme des ardentes avec la méga-star Williams en tête d'affiche ce soir. L'occasion d'évoquer une enquête de Solidaris sur les risques occasionné par le bruit pour l'audition dans les festivals où le niveau des décibels est particulièrement élevé. Plus de la moitié des jeunes ne mettent pas de bouchons d'oreille. La sensibilisation et la prévention sont donc toujours indispensables. Reportage au parc de Conromeuse, Vincent Brichet et Bénédicte Allier. En mai dernier, la mutualité Solidaris a mené une enquête auprès de 960 festivaliers entre 14 et 30 ans. Une enquête portant sur la consommation d'alcool, de drogue, sur les rapports sexuels en festival, mais aussi sur la protection auditive. Et c'est sur ce point que la majorité des jeunes semblent manifestement le moins sensibilisés. Chloé Burton pour l'ASBL Latitude Jeune, partenaire de Solidaris. Plus de 50% des festivaliers n'utilisent pas de bouchons ou d'autres protections des oreilles pendant les festivals. Les risques sont non négligeables et on s'en rend pas toujours compte, c'est pas au bout d'un concert, d'un festival qu'on va peut-être avoir des dommages, donc on ne prend pas conscience du risque. Clara, 20 ans, fait partie de ces plus de 53% qui ne portent pas de bouchons d'oreille lors des concerts. Ça me gêne, le fait d'avoir quelque chose, ça me dérange. Je sais bien que je prends des risques, je l'entends tout le temps, en plus aux infos. Acouphènes, perte progressive de l'audition, sont les risques encourus. Antoine, 21 ans, grand amateur de festival, en a fait les frais. J'ai eu des acouphènes après des gros festivals comme Rockwakter, où il n'y a pas beaucoup de limitations, du moins, sous les décibels sous les basses les basses sont très très fortes dans l'éco-festival je mets des, des bouchons que depuis un an maintenant et depuis 4 ans j'entends plus une certaine fréquence quoi. mais voilà on est jeunes, on fait des conneries. Cette année encore, ce sont 40 000 bouchons d'oreilles qui seront distribués dans les grands festivals. Ne vous en privez surtout pas. Deux hommes soupçonnés de trafic de stupéfiants ont été interpellés sur le site du Festival Les Ardentes aujourd'hui. Ils étaient en possession de drogue et ont été privés de liberté. Un engagement très controversé. L'ancien président de la Commission européenne devient cadre chez Goldman Sachs, une banque d'affaires américaine. José Manuel Barroso est resté 10 ans à la tête de l'exécutif européen après avoir été Premier ministre du Portugal. Ce transfert fait plutôt mauvais genre. Goldman Sachs et la banque accusée d'avoir maquillé les comptes de la Grèce pour l'aider à rester dans la zone euro. Explication Olivier Horion. José Manuel Barroso va devenir vice-président de la branche internationale de Goldman Sachs, avec une mission, celle de conseiller la banque américaine face aux conséquences du Brexit. Et c'est vrai que le carnet d'adresse du Portugais et sa connaissance des arcanes européennes seront précieux dans un environnement économique difficile et incertain pour la banque. Mais ce pantouflage passe mal. D'abord, Parce que c'est la première fois qu'un ancien président de la Commission européenne franchit le pas. Ensuite, parce que Goldman Sachs a mauvaise réputation. C'est la banque qui a aidé la Grèce à masquer son déficit au début des années 2000, ce qui a contribué à la crise de la zone euro quelques années plus tard. Bref Un mélange de genre qui ne va pas redorer l'image des dirigeants européens, ni celle de l'Union européenne auprès des citoyens. D'autant que l'ancien président de la Commission européenne n'est pas le seul à rejoindre le privé. Un tiers des commissaires dont le mandat s'est achevé en 2014 exercent aujourd'hui un rôle au sein d'entreprises ou de lobbies très actifs auprès des institutions européennes. Face au sport, au championnat d'Europe d'athlétisme, enfin du positif dans le clan belge du relais 4x400 après les déroutes en individuel. L'équipe, les Belgian Tornadoes sont parvenus à se qualifier pour la finale du relais demain. Les Belges sans Kevin Borlée laissé au repos et sans Antoine Gillet légèrement blessé ont remporté leur série avec le quatrième meilleur temps. Mais l'équipe est enfin rassurée sur sa forme comme l'expliquait à l'arrivée le premier relayeur Dylan Borlée. L'équipe a vraiment très bien couru et euh gagner euh, sa série, c'est de ça mettre toujours en confiance et je pense que ça va nous donner un boost pour, pour